Prononciation des graphies EU et OEU. Activité 3A. La complainte du célibataire. Il mange un peu. Il se sent seul. Il mange un œuf. Il mange deux œufs. Il pleure un peu. Et puis c'est l'heure d'aller au jeu. Trouver l'âme-sœur, c'est le but du jeu. Il fait un vœu. Si la couleur de ses yeux bleus peut prendre un cœur, ce sera le bonheur. C'est tout ce qu'il veut.